Salut à toutes et à tous, bienvenue pour vidéo top aujourd'hui un terrible virus. Quatre jeunes gens foncent sur l'autoroute en direction de l'océan, mais ils ne sont pas en route pour des vacances, ils tentent d'échapper à la fin du monde. S'il vous plaît Pour bon, remonter tous vos vitres. Ma fille et moi, on n'a plus d'essence. Désolé, on ne peut rien pour vous déplacer votre voiture. Ne faites pas un pas de plus. Regardez Elle est infectée. Ils vont mourir. On meurt tous un jour. Les règles sont simples. Règle numéro 1. éviter les zones peuplées, à tout prix. Où tu nous emmènes, Brian Je vous emmène à l'abri. C'est un vieux motel. Il est abandonné depuis des années. Règle numéro 2. Si vous êtes en contact avec d'autres personnes, considérez qu'elles sont infectées. Restez où vous êtes Règle numéro 3. Le virus peut survivre sur n'importe quelle surface pendant 24 heures. Ne touchez jamais rien sans l'avoir au préalable désinfecté ça, ça va aller. Dernière règle. Qu'est-ce qui s'est passé Rien. Prenez ce dont vous avez besoin. Va-t'en. Et ne vous retournez pas. Tu peux pas faire ça M'abandonne pas ici, s'en se plaît. Si vous enfreignez les règles, vous mourrez. « Infecté, un DVD métropolitane !»